François Kiman assure la mise en onde. Bonjour et bienvenue à cette actualité de la mi-journée et donc voici d'abord les grands titres. Nous sommes en lundi 5 octobre 2020, journée mondiale de l'habitat. Dans cette édition, notre reporter va nous parler de la situation de l'habitat au quartier Kinanela de Tchétchénie, au sud de la capitale Bujumbura, où un ménage peut abriter plus de 30 familles. Entre-temps, environ 3 milliards de la population mondiale auront connu des habitats indécents en 2030, prévient l'ONU Habitat. Et moi, après la rentrée scolaire, Des problèmes, des problèmes persistent sur certaines écoles. À Guité, on parle des chiffres pléthoriques dans les classes étendues comme Les établissements scolaires à régime d'internat souffrent du manque de matelas et de véhicules de transport. Et les spéculations autour des prix de ciment se poursuivent en province Moyinga où le sac de ciment s'achète 30 000 francs burundais en dépit de la mise en garde de l'autorité provinciale comme quoi aucune raison n'expliquerait la vente du ciment à plus de 25 000 francs burundais, le sac de 50 kg. Vers la fin de ce journal, c'est devenu une coutume. Vous aurez droit à la chronique sportive pour vous parler de l'arbitrage du, du tennis de table. Voilà pour l'essentiel. Captez Issa Nanilo, écoutez la différence. Rebonjour. Oh Environnement pour débuter cette édition. Feu de brousse à Guitéga, la capitale politique, où environ 100 hectares de boisement de la chaîne de montagne Tchene ont été incendiés les deux dernières semaines. Selon le chef d'antenne de l'Observatoire burundais pour la protection de l'environnement BP à Guitega, L'auteur de cet incendie serait un malade mental. Ainsi, il demande aux administratifs à la base d'être vigilants afin de protéger son boisement Gérard Nivikira. Il y a environ deux semaines qu'un boisement situé sur la chaîne de montagne Tchene en province de Guitega a été incendié avec à peu près 100 hectares partis en fumée, comme l'indique Jean-Marie Atungimana, chef d'antenne de l'Observatoire Burundais pour l'environnement au à Guitega. Il y a à peu près deux semaines que les fins de brousse ont attaqué la chaîne de montagne de Tchene et nous enregistrons au moins 100 hectares qui ont été brûlés. L'auteur de cet incendie de la partie de ce boisement de plus de 3500 hectares de superficie avec environ 4 millions d'eucalyptus seraient un malade mental, précise Jean-Marie Atungimana. Et nous apprenons aussi que ce n'est pas les malfaiteurs qui ont causé ces incendies, c'est seulement un malade mental qui aurait causé ce fait de brousse. Ainsi, il demande aux administratifs à la base de doubler de vigilance. Nous continuons à sensibiliser les administratifs de base pour qu'ils puissent sauvegarder cette montagne de d'Océane afin que l'environnement soit sauvegardé. Ce chef d'antenne de l'OBP Agitega fait savoir aussi que plus de 7 hectares de bois maçon sont déjà incendiés dans plusieurs localités de la province de Guitéga. Depuis Guitéga, Jean Nivigira pour la radio Isanganil. Merci Gérard Nivigira. Et je vous l'avais dit en titre, le ciment produit par la société Buseco fait objet de spéculation au marché de Moïnga. Depuis trois semaines commercialisé en cachette à raison. D'au moins 30 000 francs burundais, le sac des commerçants précisent que c'est consécutif au prix d'approvisionnement aussi élevé. Selon le conseiller économique du gouverneur de la province Mouyenga, qu'il y ait pénurie ou non, le prix par sac de Simon Bouseko ne doit pas en aucun cas dépasser 25 000 francs burundais, Dieu donné Au point de vente habituel du ciment au marché de Moyinga, seuls les sacs de ciment importés sont exposés. Un sac vaut 33 000 francs et un prix exorbitant, jugent les acheteurs. Pour des chantiers, l'on cherche le ciment qui devrait être vendu à 25 000 francs par sac. Aucun sac produit localement par les boussécoques visible ici au marché, mais secrètement, les livraisons peuvent se faire à partir des stocks cachés. Le sac vaut au moins 31 000 francs. Spéculation qui dure depuis trois semaines, mais d'après les commerçants, c'est lié au Difficultés d'approvisionnement à partir d'autres provinces. Côté administration, Baden de Joumaïne, conseil économique du gouverneur de la province Mouyinga, interrogé à ce sujet, reconnaît une pénurie d'ici en ces jours-ci. Avant de préciser, même en période de pénurie, le prix officiel pour le ciment d'Ibuseko est à respecter. Mouyinga, Dieu de Radio Raduï Sanganilo. Merci, Dieu de Du nord-est et revenons à l'ouest, où 66 maisons ont été démolies et les champs d'Omananie et d'Omanio qui été détruits suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues ces deux derniers jours sur les collines Nyamakarabo et Nyemhondo, C'est en commune Mugina de la province Chibito que le chef de zone Nyamakarabo regrette que cette situation se détériore puisque la plupart de ses habitants étaient majoritairement constitués de sinistrés après le glissement de terrain qui a emporté des maisons l'année dernière. Renova Ndaisenga craint le pire si jamais cette situation continue, d'autant plus que des familles restent sans abri. Il demande l'intervention des âmes charitables pour euh, poursuivre le déménagement de ces familles qui avaient été initiées depuis le mois de mai dernier, selon notre reporter sur place. Les familles sinistrées de Nyamakarabo et Nyamondo, qui craignent une famine demandent aussi une assistance alimentaire. Après une courte pause, on va vous parler éducation. Vous n'avez pas Issan Vous ratez l'essentiel. À 13h02, dans les cieux de la radio Issan que vous pouvez suivre via le www.isanganilo.org. Certaines écoles à régime d'internat en Province mgaro font face au manque de quelques matériels après un mois de rentrée scolaire. C'est le cas de Matra qui sont usés, selon les responsables de ces établissements scolaires. De plus, d'autres écoles souffrent de, du manque de moyens de transport, ce qui entraîne des coûts supplémentaires avec l'allocation des véhicules en cas de besoin. Laurent Dicourio, correspondance. Selon les responsables de certaines écoles à système d'internat de la province Moaro, les effectifs d'élèves internes ont diminué dans ces écoles. Mais il se remarque une insuffisance de certains matériels comme les matelas qui sont usés. À l'étable Kirika de la commune de Vissoro, Augustin Di directeur de cette école, dit qu'il manque également 30 lits au dortoir. À la cuisine, cet établissement manque de mauvais l'eau. Il souligne en plus que l'absence d'eau à cet établissement fait que les élèves vont puiser de l'eau dans la vallée proche. Ceci leur fait perdre du temps Pour l'étude, le directeur de l'État, Kirika, dit que cette école voudrait ouvrir une section nouvelle eau et forêt, mais n'a pas de locaux. A cette école, tout comme au lycée Mouyebe, il y a un manque de produits de laboratoire, comme le souligne Léonce Nihosa, directeur du lycée Mouyebe. A cette école, le directeur du lycée Mouyebe dit que l'établissement a un véhicule qui est vieux. Quant à l'école normale à Tchison de Kibimba, Tade Nizir Azana, directeur de cette école, indique que l'établissement n'a pas de véhicule. Il souligne que pour le transport des vivres achetés au marché, le déplacement des élèves malades vers l'hôpital ou le déplacement des joueurs lors des champions L'école doit louer des véhicules privés. Ceci entraîne des coûts supplémentaires. Ces différents responsables d'école à internat de la province moaro disent que les subsides viennent régulièrement, ce qui diminue les dettes relatives à l'achat de vivres pour les élèves. De Mouarou, Laurent Dicuri, radio Merci Laurent Dikouriyo. Certains habitants du quartier Kinanira 2 dit Checheni en zone de Moussaga de la mairie de Bojumburam, déplore le manque d'habitat décent, ce qui les pousse à vivre en, sur en surnombre, euh, 30 familles euh, dans un seul ménage, par exemple. Et cela présente comme conséquence l'insalubrité des toilettes qui est à l'origine des maladies des mansards. En cette date du 5 octobre où le monde célèbre la journée dédiée à l'habitat, ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro interpellent les propriétaires des maisons à. Euh, Promouvoir des logements. De On va revenir sur cet élément dans nos éditions ultérieures. milieu urbain les conceptions architecturales, des immeubles collectifs à usage d'habitation, des lieux de travail, des établissements recevant du public et autres doivent favoriser leur accessibilité aux personnes vivant avec le handicap physique. Selon le Code de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Burundi du 12 août 2016, toute construction d'un bâtiment est soumise au permis de construire délivré par le ministère ayant l'urbanisme dans ses attributions. Notre conseil investi, Nebutoyi, est en train de nettoyer cet élément. On va y revenir tout à l'heure. Et le nombre d'individus visant. Dans, visant Des logements inadaptés susceptibles d'atteindre les 3 milliards, selon l'ONU Habitat. Dans un communiqué de Solandi, 5 octobre, cette agence onusienne appelle le gouvernement à repenser euh, leur politique, stratégie et législation pour le logement avec respect des droits fondamentaux. Et Mireille est pour plus de détails. Célébré sous le thème En logement pour tous, amélioration de l'environnement urbain, cette journée mondiale de l'habitat rappelle que l'accès au logement est un droit fondamental. À l'heure du Covid-19, poursuit-il, sans un logement adapté, il est impossible de pratiquer la distanciation sociale ou de respecter les règles d'hygiène, sachant que près de 1,8 milliard d'individus, soit plus de 20 de la population, vivent dans des logements insalubres. Selon toujours ce communiqué de L'ONU Habitat, d'ici 2030, le nombre d'individus vivant dans des logements inadaptés est susceptible d'atteindre les 3 milliards d'individus dans le monde. Selon toujours son communiqué pendant la crise du Covid-19, ce sont les personnes vivant dans des conditions d'hébergement difficiles qui ont été le plus durement touchées. Se référant sur l'objectif de développement durable numéro 11 visant à rendre les villes les plus résilientes, inclusives, sûres et diversifiées d'ici 2030, l'ONU Habitat précise que les villes doivent inclure les populations vulnérables, pauvres et marginalisées dans leur plan de développement urbain. Il appelle ainsi les gouvernements à repenser aux politiques, aux stratégies et législations en matière de logement. Vous n'avez pas Isanganilo, Vous ratez l'essentiel. À 13h07, poursuivons cette édition par cette page Diplomatie. On vous avait parlé ce dimanche de la visite de la délégation congolaise au Burundi, le renforcement de la sécurité sur les frontières et la facilitation des échanges commerciaux entre le Burundi et la RDC, Sans quelques points à l'ordre du jour, dans les échanges entre le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, et son collègue de la République démocratique du Congo, Mme Marie Toumba Nzenza, en visite au Burundi depuis ce dimanche, comme je vous le disais, dans un point de presse, le ministre Albert Shingiro a dit que ces deux pays vont travailler en synergie pour neutraliser les forces négatives qui sèment l'insécurité. Dans la sous-région, suivez le ministre burundais des Affaires étrangères Albert Schenkir. Nous avons parlé que nous devons mettre les efforts ensemble pour éradiquer et neutraliser les forces négatives qui pilurent dans la sous-région afin de donner à nos populations, à nos peuples, la paix et le développement qu'ils méritent. Deuxièmement, nous avons parlé aussi des questions des échanges commerciaux. Nous devons ensemble, avec la RDC, intensifier accroître les échanges commerciaux entre nos deux pays. Et comme vous le savez, la RDC constitue un marché, le plus grand marché de la région, donc nous devons Nous devons travailler étroitement ensemble pour promouvoir le commerce et la mobilité de nos populations à la frontière commune. Et tout cela pour le bénéfice de nos peuples. Nous avons aussi parlé de façon sommaire de la lutte contre la Covid. À nos frontières, nous devons veiller à ce que les Burundais qui vont en RDC et les Congolais qui viennent au Burundi ne soient pas un facteur de contamination de, de cette pandémie de la Covid-19. Là aussi, nous allons travailler étroitement ensemble, tout en sachant que la solidarité internationale, la coopération entre les peuples et surtout l'adaptation Des stratégies de lutte contre la pandémie de la COVID-19, des stratégies qui doivent être adaptées à la situation locale, sont les seuls moyens, les seuls outils nécessaires pour vaincre cet ennemi commun, cet ennemi invisible à toute l'humanité. Albert Shingiro, il est ministre burundais des Affaires étrangères, dont les propos ont été recueillis par notre confrère Jean-Marie Mayonga. Et comme promis, on revient sur l'élément en rapport avec euh, l'habitat.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 Délivré par le ministère royal de l'urbanisme dans ses attributions, Vestine Butoy nous en fait le point. Dans cette loi numéro 01-09, 10-12 août 2016, portant code de l'urbanisme, et de l'habitat et de la construction au Burundi, son article 94 précise que les conceptions architecturales des immeubles à usage d'habitation, des lieux de travail, des établissements recevant du public, des locaux scolaires et sanitaires doivent faciliter leur accessibilité aux personnes vivant avec un handicap physique. Quant à son article 95, les constructions et les activités à gros niveau pastorale, sont interdites dans les cimetières non encore désaffectés. L'article 97 de la même loi exige que l'implantation des bâtiments à l'intérieur d'une parcelle doit être faite de manière à permettre l'accessibilité aux services d'urgence, notamment les services contre les incendies, l'ambulance et les concessionnaires des réseaux. Et son article 98 relatif aux sites non lotis prévoit la distance minimale de 6 mètres à partir de l'accès de la route pour l'implantation des limites d'une parcelle Une distance de recul minimum d'un mètre entre un bâtiment à usage résidentiel et le mur mitoyen, le respect de la distance prévue par le code d'aménagement du territoire en cas d'implantation des bâtiments le long d'une route nationale. L'article 100 de cette loi portant code de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Burundi précise que toute construction d'un bâtiment doit être soumise au permis de construire, délivré par le ministère ayant l'urbanisme dans ses attributions. C'est au moment où, le 5 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à l'habitat. Merci Vestine Woutoui. Les matchs comptant pour euh, le quart euh, de finale euh, dans les compétitions de la coupe des héros édition 2020 ont été livrés ce week-end. Côté masculin, Moudinga a, a battu les hippos, 77 à 61 points. L'autre match qui a été joué, Mutanga United s'est incliné, 89 points à 61, face à Dynamo, côté féminin. La formation Young Sisters a battu Gladiators sur un score de 51 points contre 36. C'est tout de suite chronique sportive. Radio Isanganiro, chronique sport. Un arbitre de tennis de table doit obligatoirement être un pratiquant de ce sport et avoir suivi des formations relatives au tennis de table. Cela est dit par le président de la Fédération burundaise de tennis de table, Ali Mukumbanya, fait savoir que ces formations sont dispensées par des experts envoyés par la Fédération internationale de tennis de table. détail dans cette chronique de Jean-Marie Vianengen-Dakoumana, lue par Marie-Claire Katzenitza. Le rôle d'un arbitre de tennis de table est de départager les joueurs et d'octroyer les points lors d'une compétition. Cela est dit par Ali Boukoumbagna, président de la Fédération burundaise de Tennis de Table. L'arbitre au jeu de tennis de table, quelquefois appelé ping-pong, c'est un juge destiné à départager les joueurs. Comme vous le savez bien, nous, notre terrain se trouve sur une table. Il y a des dimensions qui pourraient aller à longueur, à 2 mètres, 2 mètres passés et un mètre peut-être demi à, à largeur. L'arbitre se positionne d'un côté, soit de côté ou de côté droit, mais quelquefois il se positionne à l'endroit où il peut mieux voir. Lorsque les compétiteurs ne s'attendent pas à une faute commise, l'arbitre central fait recours à ses assistants qu'on appelle les juges. Il arrive quelquefois que les joueurs ne s'entendent pas sur une faute ou à qui revient un point, et suite peut-être à une mauvaise pratique ou une erreur carrément quelconque d'au jeu qui n'a pas été bien vu Ou bien identifié par l'arbitre. Alors euh, il y a quelques fois des juges qu'on appelle arbitres, des juges de touche, des juges secondaires qui se positionnent aussi à côté de la table. Alors à ce moment, si l'arbitre principal n'a pas pu bien identifier une erreur quand il y a un peu querelle, il va interroger ou demander un appui à l'arbitre qui se trouve sur le côté probablement où l'erreur se est passée. Pour devenir un arbitre de tennis de table, ce président de la Fédération burundaise de tennis de table fait savoir que la personne doit être pratiquant de ce sport et qu'elle a suivi les formations y relatives. Pour devenir un arbitre de tennis de table, d'abord il faut être qualifié, il faut avoir des connaissances à la matière de ce jeu de tennis de table. Quelquefois en général, il faut avoir joué de ce jeu, ça serait vraiment étonnant qu'un arbitre qui n'a jamais joué puisse le faire correctement. C'est un joueur qui est en fonction ou qui a terminé sa carrière. Alors, à ce moment-là, comme il a des connaissances généralement pratiques, il acquiert aussi des connaissances théoriques qui l'aident à arbitrer. Ali Boukoumbagna explique que ces formations sont dispensées par les experts envoyés par la Fédération internationale de tennis de table. Ici au Brondi, ou ailleurs, les fédérations nationales sont assistées quelque part par la Fédération internationale ou à notre travailleur. Généralement, ils nous envoient un expert pour donner un complément de connaissances ou des formations que nous avons C'est un des pays qui pratique régulièrement les compétitions. Alors, à ce moment-là, il donne un complément. Dans la prochaine chronique, Ali Boukoumbania expliquera comment se fait la collaboration entre l'arbitre central et ses assistants, ainsi que les sanctions infligées à un arbitre qui viole les règles régissant le tennis de table. À 13h15, c'est par ici que nous mettons point final à cette édition de la mi-journée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Hakidimana et François Hakimana pour la mise en onde. Et Varit, tu as bien assuré la réalisation. Je te remercie. Merci également à vous tous, à toute l'équipe de la rédaction. Elie Nibel, Nibigira, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de vous passer un excellent après-midi. Au revoir.